b r e a d s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 On va entendre entre autres des formations des artistes comme Jimi Hendrix, Stevie Revong, Eddie Cochran, Kiss, Ted Nugent, Aerosmith, Van Halen, Katatonia Opeth, le Devin t u n s h n Project et Epica. Je vais vous présenter plusieurs nouveautés soit le nouvel album de NC Ferrum, Witchcraft et Avon's Cry, ainsi que le premier disque du duo Satan's Wrath. De plus, je vais vous présenter une f a c e complète d'un disque d'un album véné classique paru il y a 40 ans ce mois-ci, soit Focus 3 des Hollandais de Focus. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'une formation américaine de Southern Rock du début des années 80 qui s'appelait le Rossington Collins b a n d En outre, l'authentique véritable historien de c e s Fou, M. Simon f i t z b y sera là aussi pour vous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 1er au 7 octobre. Donc, Une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débutants en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter la musique d'un des artistes les plus révolutionnaires du 20e siècle, Jimi Hendrix Angel. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, l station des Mélomanes de Toirélien, c e s t f o u C'est 891 FM.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 Tomorrow. And I said. To me. Silver winged silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto、oh, me, Today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. Then she took me h i g h over yonder h e n d r i x Angel, un morceau tout à fait approprié aujourd'hui,、euh, dans les circonstances, puisque ses funérailles avaient lieu à Seattle il y a 42 ans cette semaine. En effet, effectivement, oui. Oui. <rire>、euh, donc, vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique véritable historien de s i f o puisque c'est maintenant l'heure de passer à, à ceci.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 Eh bien, on débute en 1964 alors que VJ Records lance une, co une compilation, oui, des Beatles versus The Four Seasons, un album promotionnel pour les deux groupes qui est extrêmement recherché par les ouais, collectionneurs. Très, rare, très, très, très rare. Je l'ai vu une fois. Ouais, et,、euh, et il est extrêmement cher. Ah, c'est vraiment pour les, les collectionneurs, les completistes, parce que c'est pas tellement intéressant. Non, c'est ça, c'est des pièces qu'on retrouve de toute façon、euh, sur à peu près、euh, tout ce qui s'est fait là, des Beatles、euh, par la suite. e t une s e d Four Seasons, c'est pas tellement intéressant non plus pour un amateur de rock.、Euh. Non, exactement, <rire> en effet. <rire>、euh, par la suite,、euh, en 1967, Pink Floyd arrive à New York pour leur première tournée américaine. Oui. tournée Bien tranquille, n'est-ce pas? Ah, En effet. Et、euh, c'est a c'est aussi pendant cette tournée que d e s membres de Pink Floyd ont commencé à s'apercevoir que Sid Barrett n'allait pas très bien. <rire> <rire> ouais, non, c'est ça. Ils ont fait une entrevue d'ailleurs, alors qu'il était à New York et、euh, le, y, le, y, la, la fameuse photo de Sid Barrett qui a deux cubes de sucre dans la bouche, qui étaient deux. Cube de LSD, dans le fond,、euh, c'était,、euh, je pense, c'était Roger Waters, en tout cas un des membres du groupe, qui avait dit Montre aux journalistes、euh, qu'est-ce que t es capable de faire. Puis, ça se faisait deux doses de LSD en même temps. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait être nocif pour <rire> la santé <rire> et surtout celle de CID. Tout à fait. En 1967, toujours, la BBC inaugure sa nouvelle station dédiée à présenter les, la programmation oui, de musique populaire, BBC Radio One. Oui, ça c'était pour faire concurrence aux au r a d i o pirates. En effet, c'était、euh, les maîtres de tout ce qui se faisait en tant que musique populaire. Ça a été、euh, vraiment pendant longtemps les, les grands ennemis de la BBC qui ont tout fait pour essayer de les.、Ouais. Euh, De les sortir des ondes, mais ça n'a pas fonctionné, heureusement pour les amateurs de musique.、Et、le s BBC Radio 1 sont allés chercher plusieurs vedettes là, de, des radios pirates hein, pour. Ah、oh、oui, effectivement. Le nom de John Peele, il me s e John p e e l qui、ouais. était sur la.、Euh, Euh, et là, j'essaie de me rappeler le nom.、Sweet. Radio Caroline. Radio、euh, Caroline,、oui. sur le bateau.、Euh, il a été là pas très longtemps. Par contre, il avait fait une carrière aussi aux États-Unis. Il est revenu, il a fait Caroline. Et lorsque、euh, on a mis fin, dans le fond, aux stations de Radio Pirate, c'était pour changer pour la BBC One. Euh, et euh, il s'est、euh, fait offrir un, un job, dans le fond,、euh, oui. chez BBC. Un bon d'or. <rire> oui, effectivement. En effet, il a été, il a été très, très chanceux, ce, ce cher John,、Tout、de, de se faire offrir ce, ce, ce, ce très, très bon emploi. En 1970, cette fois-ci, comme on l'a dit tantôt, c'était les funérailles de Jimi Hendrix qui ont été célébrées à Seattle en cette journée、euh, fatidique. Non, pas cette journée fatidique, parce qu'il était déjà décédé. Oui, c'est la semaine qu'il était décédé. Euh, et euh, au moment de son décès, il terminait、euh, l'album First Rays of the New Rising Sun,、mm -hmm. euh, qui est sorti,、euh, curieusement, en 1997, parce que、euh, lorsqu'on a sorti les albums posthumes de Jimi Hendrix,、euh, Euh, c'était,、euh, On avait、euh, tronqué, si on veut, les、euh, sessions.、Euh, on a séparé ça avec euh, euh, War Heroes et、euh, euh, j'ai oublié le nom de l'autre album là, qui, qui est sorti juste avant, là, War Heroes.、Là. Mais dans le fond, c'était toutes des sessions pour、euh, First Rays of the New Rising Sun que la famille Hendrix a s o r t i e en 1997,、mm -hmm, en effet. 27 ans après son décès. Effectivement. Par la suite, en 1977, le Madison Square Garden Hall of Fame intronise son premier rocker en la personne d'Elton John.、Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un Rock'n'Roll Hall of Fame au Madison Square Garden.、Euh, moi non plus.、Euh, <rire> J'ai vu d'ailleurs qu'ils allaient fonder un, un Pop Hall of Fame. Ah, ben ça serait possible. Ça, c'est une bonne chose, oui, là, oui, parce, oui. Que, parce que c'est là qu'il faut mettre des Madonna là, Exactement. pour Rock'n'Roll à l a f i n e x a c t e m e n t C'est une très bonne idée. D'ailleurs, tu sais que pour la première fois,、euh, Rush va être en liste. Pour, oui, ben en fait,、euh, euh, j'ai ici la liste, la liste complète là,、mm -hmm. de. Euh, des des, des、euh, gens qui、euh, pourraient être intronisés. Hein?、Euh, ce sont des candidats, ouais, non, c y a n d i d a t s il y a une possibilité qu'ils ne soient pas. Il、euh... euh, y a le Paul Butterfield Blues Band, euh, euh, chic.、Mm -hmm. euh, ça, chic, ça ne me surprendrait pas. C'est du disco, alors、euh, ça ne me surprendrait pas de la part <rire> des gens de Rolling Stone euh, qui, euh, qui les intronisent. Deep Purple, ça me surprendrait. Quoi q u o a v e c le décès de John Lauren, peut-être. Ça serait possible. Mais、euh, ça e me surprendrait p a Hard, je ne pense pas. Uh, John, Hart, uh, John Jett and the Black Hearts. Oui, ça, ça serait très intéressant.、Ouais. Ça, ça, ça c'est plausible. Albert King, oui, aussi, ça, c'est、mm. plausible. Kraftwerk aussi, c'est plausible. Oui, oui, ça, ça serait possible.、Uh, the Marvelites, je ne sais pas. Je ne connais pas assez. The Meters, je ne serais pas surpris. Ça serait intéressant, les pionniers du funk, là, ça serait quelque chose.、Là. Randy Newman. Ouais.、Euh, NWA. Ouais, ça, des pionniers du, du hip-hop. Il y en、ouais. a eu quelques-uns jusqu'à maintenant. Peut-être d'en、mm -hmm. euh, rajouter. Procoly Rum, je ne penserais pas. Malheureusement. Euh, Public Enemy, je suis sûr que oui. Oui, c'est le groupe.、Euh, Il <rire> y a la blague hein, que le seul groupe de rap autre que les Beastie Boys que les Blancs connaissent, c'est Public Enemy.、Ouais. Ça a u r a i t une grosse possibilité.、Oh, je suis sûr, sûr qu'ils vont être parmi les intronisés.、Euh, Rush, absolument pas. Non, malheureusement, ben, ça risque d'arriver éventuellement, mais peut-être qu'il va falloir que le groupe annonce sa séparation quelque Moi, chose. Ou qu qu'il y en a un qui décède. Pour... Ouais,、euh, euh... Euh, Donna Summer, c'est sûr que oui. Oui.、Ouais. Ouais. Donc, le, Alors, le, le、euh, pop ça... rock. <rire> Donc, ça s'appelle le Rock and Roll of Fame, mais、euh, ça devrait être le Pop a l l of Fame. En effet.、Mm. Par la suite, ce qui nous amène en 1996 pour terminer cette journée du 1er octobre, et、eh、bien, From the Moody Bank of the Wishka, le, un album compilation des performances live de Nirvana entre, en, entre, 1990, entre 1989 et 1994, arrive dans les bacs. Je pensais que ça rentrait <rire> dans les palmarès.、Euh, donc, c'était pour accompagner la, la, la, le, le film Sold Out Tonight qu'on a fait là、mm -hmm. aussi, qui était des compilations de, de performances de s c è n e mais en vidéo de Nirvana.、Oui. Franchement intéressant à voir. Tu n'as jamais vu tu as vu ça?、Euh, oui, oui, j'ai vu. D'ailleurs, ça ressortit en DVD il n'y a pas si longtemps que ça, mais pendant longtemps, il fallait、euh, l'enregistrer à Musique Plus lorsque ça jouait. Pendant、ah ouais? le temps que Musique Plus <rire>、euh, faisait encore passer les concerts, chose qu'ils ne font même plus de、ouais. toute façon de nos jours.、Euh, ouais, donc、euh, maintenant, c'est disponible Mais ça vaut la peine de connaître un peu ce que Nirvana était sur scène parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes、euh, c'est-à-dire、euh, euh, alternatifs qui, qui ont fait ce qu'ils ont fait là, sur scène. C'était assez chaotique. C'est、ouais. assez.、Euh, C'est assez spécial à voir. Ce qui nous amène au 2 octobre. Exactement, 2 octobre e nous débutons en 1950 avec la naissance de Mike Rutherford, bassiste de Genesis qui célébrait donc ses 62 ans cette semaine.、Mm -hmm. Également, la naissance de Gordon Sumner, mieux connu sous le nom de Sting, qui célébrait ses 61 ans lui cette semaine. Et en 1956,、euh, RCA Victor annonce、euh, avoir reçu plus de 850 000 commandes pour le simple d'Elvis Presley, Love Me Tender. Oui, c'était le premier gros, gros succès d'Elvis. De exact. Euh, euh, curieusement, pour le, le roi du rock'n'roll, c'était une balade. Oui, c'est assez, assez particulier. e e s t pas particulièrement bonne. Je ne pense pas que c'est la pièce la plus mémorable là, de、non. la carrière d'Elvis Presley. Même au niveau des balades,、mm -hmm. il, il a fait mieux. Oui. En 1964, Brian Epstein publie A Careful Noise. Oui, oui, oui. oui. Ça,、ah, ça, je pensais que c'était Cellar Full of Noise. Ah, ça se peut, il faudrait vérifier. Mais c'est bien possible que ce soit ça.、Ouais. Il me semble que j'ai déjà entendu ce titre-là quelque、ouais. part. J'ai e l jamais lu, par contre.、Ah, c'est quelque chose que j'aimerais trouver éventuellement.、Euh, Peut-être que. C'était publié en 1964, donc c'était pas <rire> mal les débuts des Beatles. Oui, exactement,、euh, exactement. Il venait à peine d'agriver en numérique.、Euh. Donc,、okay. ça, ça, ça, ça, ça, ça sera intéressant de mettre la main là-dessus. Quoi qu'un peu,、euh, pris,、euh Un peu tôt pour écrire son, sa biographie. Mais, en effet. Il faut dire qu'il a vécu juste 300 ans. <rire> oui, <pour> ça i <rire> s Ça sera un document. C'est un document、ouais. d'époque,、euh, pratiquement. Il va falloir l'interpréter comme ça plutôt qu'une、euh, documentation complète de ce、ouais. qui est arrivé.、Mm -hmm. euh, mais c est, c est, ça reste aussi donc,、euh, un bon, bon symbole de la Beatlemania.、Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on faisait tout rapidement pour que ça soit sorti et pour en profiter. En 1965, cette fois-ci, Man Friendman est, est le plutôt le premier groupe rock occidental à donner un concert en URSS.、Ah, ça, je ne savais pas ça. Oui, oui, on a franchi les barrières. En 1965 Oui, quand même. C'est très, c est, c est c est très tôt, C'est très tôt, mais c'est quelque chose, en fait. Les, les, les jeunes soviétiques étaient des fans finis de r o、oui, c k r m o r o l l Donc, c'était une façon, justement, de, de、mm -hmm. satisfaire le, le, le peuple,、oui. <rire> de leur offrir un concert une fois de temps en temps. i l faut dire que Manfred Man, à cette époque-là, était un groupe assez inoffensif. a Exactement. C'est un peu pourquoi on leur a offert Manfred Man et non pas、euh, quelque chose d'un peu plus engagé. Les Stones. Les Stones ont été assez particuliers. En 1967, la police fait une descente dans la maison des Grateful Dead. Le groupe est en entier est arrêté pour possession de marijuana et relâché après six heures de prison en échange d'une caution. Les accusations sont tombées puisque les policiers n'avaient pas de mandat、ah. lorsqu'ils ont fait leur arrestation. Les、mm -hmm. Grateful Dead, qui étaient un peu les, les rois de, du quartier d'Ashbury,、mm -hmm. avec le Jefferson Airplane.、En、Ils avaient leur maison là. En 1969, John Lennon parle en mal de sa propre compagnie lorsqu'il déclare qu'Apple est un trou financier qui aspire les, ses revenus en tant qu'artiste. Oui.、Et、il avait d'ailleurs dit que si ça continuait comme ça, quelques mois après, il serait en faillite. Exactement. Et、euh, ça a été pratiquement véridique,、oui. justement. C est, c est, ça a passé très proche. C'est ça, une bonne chose que Klein a fait, c'est qu'il a mis un, un stop à un ça. Oh là, oui. oui. oui. En 1976, Rod Stewart lance Two Nights the Night, qui a été <rire> un de ses plus grands succès. C'est une chose peu heureuse, e <rire> n e f f e t、bon, C'est le début de son déclin artistique et,、ouais. euh, et même de, de, du début du, du, du, du, du ridicule dans son cas. Exactement. Oh oui.、Hum. En 1976, toujours, Joe Cocker est l'invité de Saturday Night Live. Oui, sa performance est mémorable puisque pendant sa prestation de Feeling a l Right, John b e l u s h i l'a rejoint sur scène dans son personnage de Joe, Co de Joe Cocker. Oui,、euh, il s'est dit、euh, aussi heureux qu'un cochon dans la merde à、ah, propos、euh, de cet hommage. C'est chic. Oui, c'est très chic. <rire> Le, le personnage de, de John Belushi était très chic aussi. C'est assez spécial. Ce qui nous emmène en 1977, cette fois-ci, alors que Gene Simmons reçoit un disque platine pour son premier album homonyme. Oui, c'est celui qui s'est vendu le plus rapidement, sauf que. C'est le moins bon de la carte. Ben, non, c'est pas le moins bon, parce que le P, c'est vraiment celui de Peter、ouais. Christ. Il est atroce,、là. il y a des chansons reggae là-dessus, il y a plein de b a l a d e s C'est vraiment inaudible là, pour un amateur de rock. Euh, mais celui de Gene n'est vraiment pas bon.、Euh, et là, quand les gens s'en sont rendus compte et qu'ils ont entendu plutôt celui de Ace, eh bien, celui de Ace est devenu le plus gros vendeur des quatre. Heureusement. En, 1960, en 1982, plutôt, Peter Gabriel chante avec Genesis pour la première fois depuis son départ du groupe en 1975 pour sauver la fondation World Music、mmh, Organization. C'est、oui, un spectacle mémorable. Et,、euh, il me semble que c'est la dernière fois que Peter Gabriel a.、Euh, Fait quelque chose sur scène avec、euh, Genesis. Il avait fait une entrée euh, euh, à la à Alice Cooper、euh, en sortant d'un cercueil. Ah oui? o、oui. <rire> h、oh, ça, c'est très b、bon, ouais, e a ça. C'est original. Est-ce que ça a été、euh, filmé, j e m a g i Aucune idée. Aucune idée. Il y a peut-être moyen de trouver ça. En quelque part, on va faire des recherches. Et nous terminons cette journée du 2 octobre en 2003, alors que Courtney Love est traitée un, pour un e overdose, oui, après avoir été arrêtée pour une intrusion de domicile à Los Angeles. Elle aurait tenté d'entrer dans les maisons d'une amie. Ah, mais c'est une journée、euh, ordinaire. Une journée pour, normale pour,、euh, Courtney pour Courtney Love. Love. On ne va pas écouter Courtney Love, là, on va aller écouter de la bonne musique. <rire> e ce moment, on va entendre Eddie Cochran. Mais tout de suite, on va écouter notre ami. C'est très rare, j'en pense. Pourtant, c'est très bon. Stevie Revong, Scuttle Button. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock et du blues à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. c o c h r a n come on everybody!、Euh, je l'ai pris cette version, parce que c'est sorti en 145 tours à la fin des années 50,、mm -hmm. euh, mais je l'ai pris sur une compilation qui s'appelle Singles Album, qui est parue en 1979, donc、euh, quasiment 20 ans après son décès. Exact. <rires> c'est une, une très bonne compilation.、Euh, juste avant ça, on a entendu Stevie Rivong avec Scott Lott b o t t o n C'est la pièce qui ouvre son deuxième album, c o u l d n t Stand the Weather. Vous êtes à l'émission r é c l a s s i q u e en compagnie de Simon f i t z b a y et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 3 octobre, si je ne m'abuse. En effet. <rire> 3 octobre 1938, d'ailleurs, avec la naissance d'Eddie Cochran et qui célébrerait donc ses 75 ans cette semaine. -là. Oui. Il est mort très jeune. Il est mort en 1959 ou 60 C'est une très bonne question. Je crois que c'est en 60.、Ouais. Je ne suis pas.、Euh... On d e v a i t faire une vérification、mm -hmm. d'usage éventuelle. Oui, il y a Gene Vincent aussi qui a, qui a eu un e x c i d e t de voiture. Fatima, même pas.、Ouais, oui, c'est ça. Alors,、euh, c'est assez mélangeant. e x a c t e t les deux faisaient une musique、euh, quand même assez semblable. Ben, c o c h r a n était peut-être un petit peu plus é v e i l l m e n t a l que, que ouais, Vincent. Oui, oui. Mais,、ouais, ouais. mais les deux étaient très rock, là. Exactement. Comparativement à la plupart de leurs contemporains, je dirais. Oui, parce que c'était très différent、ouais. de ces icônes du rock a Billy. Euh, nous avons également en 1941 la naissance de Chubby Checker, qui célèbre lui ses 71 ans cette oui, semaine. Bien vivant, lui. Bien très, bien vivant, encore <rire> en forme,、euh, malgré son âge. C'est drôle parce qu'il a fait carrière, on a l'impression qu'il a fait carrière il y a très, très, très, très, très longtemps. Et il a le même âge que Paul McCartney. Exactement,、mm -hmm. oh, oui, oui.、Euh, il a commencé、euh, à peu près au même moment aussi. Oui, même est... Sauf que ça a décroché plus vite pour lui, peut-être.、Ouais, euh, oui, oui, oui, exactement.、Ouais. Il a connu un succès、euh, relatif. 1960, 1961.、Euh, ah, En fait,、euh, il a célébré les 50 ans du Twist deux, à la fin 2011, parce que ça a pogné en 1961.、Ouais. Euh, il y a eu en 1962 la Twist Again, et là, par la suite, il n'y a eu jamais eu de, de, de succès aussi haut.、Euh, il y a eu quelques succès, probablement plus local. Il a repris d'ailleurs Back in the USSR、euh, donc, okay. euh, sur, sur, en 45 tours. Il y a eu aussi、euh, la, la, la pièce,、euh, la pièce,、euh, tu sais, la, la, la danse avec le bâton, là, le, le, le limbo.、Uh, limbo euh, ça, ça a okay, été ouais, un de ses ouais, succès ouais. aussi. Ouais.、Euh, Mais, plus local. Mais, mais c'est ça, c est, c est, cet immense succès qu'il a connu, c'était au début des années 60,、ouais. alors que les Beatles, eux, étaient encore dans des clubs et des boîtes de nuit. Exactement. exactement. Il a connu la grande vie avant les Beatles.、Oui. Il a connu la déchéance également <rire> par la suite. Ce qui n'a pas été le cas des Beatles.、Ah, exactement. Ils sont toujours restés、euh, très, très hauts. En、euh, 1949, c'est la naissance de Lindsay Buckingham, guitariste des Fleetwood Mac. C'est vrai, donc, c'est 64、mm -hmm. ans cette semaine. 63 ans plus tôt. Oui.、Euh, c'est un homme avec un style, de, de, de, un jeu de guitare très particulier. Il joue avec、euh, ses doigts.、Ouais, c'est、ouais, ouais. spécial.、Un、genre ça... de hybride entre une guitare acoustique folk et、euh, ouais. également dans le rock.、Euh, mais mais、euh, c'est. Est, ça a l'air, c'est efficace, là, mais ça, ça a l'air un peu, comment je pourrais e dire, maladroit <rire> de、oui. la façon qu'il l a fait. Là, il n'y a vraiment pas un style classique.、Là. Non, non, non.、Euh, mais, ça m'a toujours. C'est efficace.、Euh, ça m'a toujours surprise. Ça m'a toujours、euh, vraiment donc, très intéressé de voir ça. Quand、mm -hmm. la première fois que j'ai vu jouer de la guitare, je faisais t e t C'est un style intéressant. Oui. En tout cas,、euh, qui sort de l'ordinaire. <rire> oui, exact. Et parlant de, de sortir de l'ordinaire. Oui, puisqu'en 1954, c'est la naissance de l é q u e les Autres très grands guitaristes、euh, de l'histoire du rock, celle、oui. de Stevie Ray Vang, donc, qui est né en 1954, ce qui lui ferait donc 60... non, 50, 58 0 5 ans.、Mm -hmm. oui. s il n'a é t i t pas Il n'a pas、sûr. été chanceux parce qu'il s'est décédé dans un accident d'hélicoptère. Alors qu'il、mm -hmm. venait à peine de devenir sob, d'arrêter de boire parce que <rire> c'était un très gros buveur. Oui, mais Il avait des gros problèmes de toxicomanie. En 1978, cette fois-ci, les membres d'Hero Smith. <rire> parle <la> Toxicopädie. <rire> Ils paient la caution en fait à un groupe de jeunes femmes qui a été arrêtées pour avoir fumé de la marijuana lors d'un de, de leurs concerts. Ah, ça, c'est chic de leur part. Oui, c'est、oui. chic. Et j'imagine qu'ils ont été remerciés.、Euh... Par les <rire> jeunes femmes en question également.、Euh, J'ai appris à mon grand désarroi cette semaine que Joe Perry, c'est un, un fervent républicain. Ah oui? Oui, par, parce、ouais. qu'on parlait le, dans les dernières semaines que c'était quand même rare les artistes et surtout les musiciens rock là, qui étaient euh, euh, des partisans du parti républicain,、mm -hmm. euh, à part Ted Nugent et、euh, Leonard Skinner, mais il semble-t-il que. Joe Perry fait partie,、euh, fait partie de la gang.、Ouais. Ah, Donc, je ne pense pas que Steven Tyler en fait partie, lui, par contre, parce qu'il était proche d'Al l Gore.、Hein. Oui, en effet, c'est vrai. vrai、euh, et c est, c est, ça ne me surprendrait pas en fait, qu'il soit、euh, démocrate. C'est、mm -hmm. ouais, intéressant de voir comment il n'y a de, de... personne d u c ô t é républicain. Et、ouais. pourtant, d u c ô t é démocrate, on dirait que c'est un parti、ouais, d'artiste. Il y a aussi Alice Cooper qui est、euh, républicain. Ah oui, qui、ouais. républicain.、Ah, ouais. ouais. es est ça aussi, c'est surprenant. Beaucoup, Ah, les libertés économiques,、mmh. qu'est-ce que ça peut apporter <rire> Ce qui nous amène pour terminer、euh, en 2000, alors qu'après une, une,、euh, oui, une audience de 50 minutes, oui, une audience minutes, après de 50 le service de remise en liberté de l'État de New York conclut que Mark David Chapman, qui servait à une peine de prison à vie pour le meurtre de John Lennon, était mieux de rester derrière les barreaux. Selon eux, la remise en liberté de Chapman diminuerait la gravité du crime, c'est-à-dire le meurtre、oui. de John Lennon, mais le meurtre en, en général.、Oh, oui, tout à fait. Et、euh, probablement qu'il ne sortira jamais. Non, c'est pour son bien, je crois.、Là. Il est mieux de rester、euh, en prison.、Oui. Ce qui nous amène au 4 octobre. Exactement. Et nous débutons en 1963, alors qu'Eric Clapton fait son entrée au sein des Yardbirds pour remplacer Anthony Topham, -Top qui n'était、mmh. pas si top que ça, finalement, parce que c'était un gars qui avait peur de faire de la scène,、oui. mmh. de jouer en public.、Euh, et Clapton, lui, a v a i t pas trop de problèmes avec ça. Non, vraiment pas. <rire> Exactement. En 1965, Paul McCartney,、euh, euh, je veux dire, les Beatles sont au numéro un du palmarès avec Yesterday. Oui, et ça, c'était en Amérique.、Hein. Oui,、euh, seulement parce que. C'est、euh, ça, les Beatles refusaient en Angleterre à、euh, ce que Yesterday sorte、euh, en, en 45 tours、euh, parce qu'ils、euh, ne voulaient pas、euh, qu'une balade comme ça soit, sorte et surtout, c'était une chanson de Paul McCartney. Oui, c'est ça, exactement. Alors qu'il n'y avait personne, aucun autre membre du groupe euh, sur、euh, l'enregistrement. En 1968, Cream débute sa tournée d'adieu.、Mm -hmm. avons... Il y a eu une grosse carrière d'un an et demi, Cream. <rire> oui, c'est vrai, c'est ça qui est assez、oui. particulier. C'est un groupe qui a marqué、oui. quand même l'histoire de la vie. Oui, beaucoup, beaucoup. Mais c'était révolutionnaire. C'est ça, ils、Mais、ont ça pas passé pas vraiment、nom. comme une comète. Exactement. Très rapide. En 1969, Creedence Clearwater Revival est au numéro un du palmarès des ventes de disques avec Green River.、Oui. Cette année-là, ils,、euh, ils ont sorti trois disques. i l é t a i t très p r o d u c t i f mais il faut dire que la compagnie de disques les poussait beaucoup, beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois albums-là sont considérés comme des chefs-d'œuvre, les trois.、Là. Absolument, c'est un album parfait.、Là. En effet. Et c est, c est ça, ça c'est très rare. Par contre, tu vois, Creedence, c'est un autre groupe qui n'a pas eu une carrière très, très longue.、Hein. Ça s'est arrêté quoi, en 71, 72.、Mm -hmm. Ça a débuté fin 67. Alors,、euh, ça ne va pas dire que c'est une très longue carrière.、Là. En effet.、Hum. En 1970, cette fois-ci, au sommet de sa popularité, j a n i s Joplin meurt d'une overdose à l'âge de 27 ans dans sa chambre de motel. Nous sommes plutôt du motel Landmark à Hollywood. Oui, tout à fait. i e n a t e r m i n é r l'album Pearl, un peu、euh, à l'instar d'Hendrix. Hendrix, lui,、mm -hmm. euh, il était fatigué puis il a pris trop de s o m n i f è r e s Il en est mort.、Euh, mais Janice, elle,、euh, bien, était droguée et puis euh, euh, elle est morte de son mal de vivre. Exact,、ouais. en effet. En 1974, Thin Lizzy donne son premier concert avec les deux guitaristes Scott Gorham et Brian Robertson. Oui, ça c'est la formation classique,、là. formation、euh, culte. Exact. En 1975, Pink Floyd est au numéro un du palmarès des ventes d'albums, oui, avec Wish You Were Here, leur plus grand succès. Un, un, un, un, un très grand c h e f d o e u En 1996, Van h a l e n annonce la tenue, la venue plutôt de Gary Sharon, ancien batteur d'Extreme au sein de la formation pour remplacer Sammy a g e r Oui, ils ont enregistré un album avec lui. C'était Balance. Non, non, non, non, non. C'était、euh, l'album、euh, euh, Three. Euh, pas, oui, oui, oui. e Van Allen Three.、Euh, et là, on est loin d e <rire> c h e z e u x r e C'est ça l'album de Van h a l e n que j'ai e n pas et que. Euh, ça, c'est vraiment oublié, c'est atroce. Ça.、Ah, ça dire... Mais je ne savais pas qu'il ait été chercher Gary Sharon. Quel mauvais chouette.、Ah, Il était insupportable que... avec Extreme. Il s'en va chercher pour.、Mm -hmm. euh... r e m p l a c e r David Lee Roth et、euh, Sammy Eager. Alors qu'Eddie Van Halen n'aime même pas les chanteurs qui prennent trop de place. e <rire> <'est, c> <rire> n <En> plus. <rire>、euh, D'ailleurs, est-ce、euh, qu'on a des nouvelles de Van Halen On y avait、euh, suspendu、non. leur tournée.、Euh, mais... Eddie Van Halen a été opéré là,、euh, dernièrement pour un problème d'estomac. On ne sait pas grand-chose là-dessus. Là. Il y a eu、euh, un cancer、euh... du foie. Euh... Euh, non, c'est un cancer de la langue.、Le、ça, il y a la langue, plusieurs、non? années. Et ça, il, il s'est remis complètement de ça. Ça fait quand même pas dix ans, là, mais. Ça fait quand même assez longtemps.、Mm -hmm. Mais là,、euh, un, il était opéré pour, à l'estomac, mais on ne sait, sait pas vraiment de, de quoi il s'agit.、Euh, C'est très mystérieux,、oh, ouais, tout ce qui、persique. tourne autour de Van Halen euh, maintenant. Je ne veux bien pas que la dernière fois qu'ils sont venus ici, euh, euh, en janvier, ben, je pense que ça va avoir été l a d e r n i è r e f o i s Bien malheureusement.、Ouais. Et nous terminons cette journée d é p h é m é r é e du 4 octobre en 2010, alors que Joe Satriani lance Black Swan and the War Mole Wizard de son 14e album.、Euh, tu sais, je connais seulement le premier album de Joe Satriani. Je suis plein a、euh, The Server Circuit.、Ouais. Je ne suis pas un fan de, de, de, de musique instrumentale axée sur la guitare. Moi non plus, en fait. Je l'étais à l'époque, j'étais guitariste au cégep, j'apprenais à jouer de la guitare.、Ouais. Je, mais.、Euh, J'ai un peu de mal avec. Il est excellent, Joe s a t r i a n i J'aime mieux oui. le voir jouer virtuos, que de l'entendre. C'est、ouais. pratiquement ça. Mais、ouais. ça devient un peu lassant, je trouve. Oui. oui. Encore là,、ouais, ouais, ouais. ouais. c'est personnel. Par contre, je ne me lasse pas de Van Halen. Et on va aller écouter une pièce tirée de son、euh, leur excellent dernier album. Qui est sorti au mois de janvier. Ce serait triste qu'il n'en fasse plus jamais parce qu'il était vraiment fantastique. A different kind of truth. On écoute la pièce Aziz. Vous êtes à l'émission Rock Classique sur les ondes de la Radio En p l u s la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Toirélien. C'est fou. 89 FM.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 Et c'est ici avec Brain Shake, c'est la pièce qui clôture l'album Flick of the Switch, un album vraiment mésestimé. Qu'est-ce que c'est ça?、Hey. <rire> On a la technologie ici qui fait des fautes ce b a t i n n'est-ce pas? Oui, oui, oui.、Euh, donc. Les,、euh, <rire> <rire> des, des <bugs. rire> euh, juste p o n t ça, on a entendu Van h a l e n avec、euh, la pièce As is, ce qui nous vient de la Dwarf, A Different Kind of Truth. Très, très, très, très bon disque. C'est un des meilleurs de Van h a l e n en carrière. Il est paru au début de cette année, au mois de janvier, il me semble.、Oui. Vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie de Simon Fédibé et Alain Lefer. Émission remplie de bugs techniques comme ça aujourd'hui, mais entièrement consacrée a u r a c i n e du rock et à l'évolution du rock à travers l'État. Là, on en est aux éphémérides du 5 octobre. Effectivement. h、hey, e ça marche. h、hey, e ça fonctionne. <rire> 5 octobre 1943, d'ailleurs, qui débute cette journée. C'est la naissance de Steve Miller, qui célèbre donc ses 69 ans cette semaine.、Hmm. m i、euh, Lucien, u oublié de nos jours,、oh, là, oui, oui. Euh, mais euh, qui a eu、euh, beaucoup beaucoup de succès, qui a oui, fait des、oui. choses, des très très très bons albums très、euh, à la fin des années 60, début 70 même jusqu'à jusqu la fin des années 70, a fait、mm -hmm. de très bons disques.、Oui. Euh. Et Dernièrement, il a fait un mini comeback.、Euh, entre autres, il avait joué à. Moi, je suis un fan de PBS. D'ailleurs, j'espère que Mitt Romney ne coupera pas dans PBS si jamais il est élu. Ah, ben,、euh, il a dit que oui. Oui, c'est très m a l h e u r e u x il dit j'aime beaucoup Big Burn, mais、euh, PBS s'en va. Oui, ça, c'est quelque chose que j'aime pas parce qu'il y a l'excellente émission、euh, Austin City Limit qui joue les samedis soirs. Je pense que c'est à 22h ou à 23h, dépendant le, le, le canal que vous、oui. synchronisez.、Mm -hmm. euh, et euh, donc, il y avait s t e v e m i l l e r Band qui était là、euh, ah, euh, oui. l'année passée. u n spectacle. Récent. Oui, oui, i Steve Miller avec、euh, la tête blanche.、Ouais. Donc, euh, ouais. Ah, C'était très, très intéressant. Il, il est venu, euh, euh, il me semble,、euh, au festival de jazz、euh, l'année、oui, passée. Oui,、ouais. c'est vrai. Effectivement, il était là aussi. Donc, ça devait être peut-être un spectacle de la même tournée, c e i Oui, probablement, exactement. Un、mm -hmm. genre de, de, de petit, petite réunion.、Mm -hmm. Bitroney l n'aura sûrement pas le, le vote、euh, du, de l'animateur du débat de mercredi. Non, <rire> je pense pas, effectivement. <rire> parce que c'était un monsieur de PBS. Exactement,、ouais. mais il avait l'air、euh, sous le choc. Il ça, avait l'air surpris p e s g r o u p Oui, oui, oui. En、uh, 1954, c'est la naissance également de Bob Geldof,、euh, l'organisateur、euh, des Live Aid, Live Aid,、euh, oui. également d u t h n o w This Christmas. Oui, c'est、euh, ça. La, la, la, en fait, c'était une des premières pièces là, euh, qui est...、Euh, euh, de charité.、Euh, oui, Caritative,、mm -hmm. là, euh, qui réunissait、euh, certaines des grosses euh, vedettes euh, anglaises、oui. euh, de la fin des années 70. C'est plutôt le début, début des années、Les、80. d é e s années 80,、euh, oui. d a u e s en 82, 83, oui, ça. Exactement. Live Aid, c'est en 85. Oui, oui, exact. il était également chanteur au sein、euh, des Boomtown Rats. Oui.、Euh, le chanteur, est, on est généreux, là. <rire> parce que c'est vraiment une des voix atroces de Swansea t Rock, de g o n d o f Effectivement. Je pense qu'il savait un peu, d'ailleurs. <rire>、uh, Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un comme ça à chanter Est-ce est qu'on a une voix aussi moche C'est、euh, une bonne question. C'est une très bonne question, oui. En 1962, les Beatles lancent Love Me Do.、Euh, Elle se retrouve d'ailleurs sur les ondes de Radio Luxembourg le même soir et au numéro 17 du palmarès en décembre. Oui. Radio Luxembourg, c'est très, très, très écoutant en Angleterre. Oui, oui. Ben, un peu partout en Europe, mais. Euh, beaucoup en Angleterre. C'était la station rock、euh, à l'époque,、oui. une des premières, vraiment, là, avant que BBC One, bien sûr,、oui. euh, et les autres radios pirates aussi prennent la place. Il、ça. devait quand même avoir un émetteur assez puissant pour être capté comme ça.、Euh... Oui, exactement. Bien, radio Luxembourg, ça a été une radio de propagande alliée. Par la suite, une radio de propagande nazie, parce que ça a été quelque chose qu'on s'était changé pendant la guerre.、Euh, quand les, les alliés sont arrivés, ça a été C'est redevenu une, une, une radio de propagande alliée. Ça, ça arrivait à rejoindre une bonne partie de l'Europe,、euh, euh, entre Bien sûr, la France, mais aussi l'Angleterre. t Une très, très, bonne,、mm -hmm. très, très bonne antenne, probablement reliée également avec d'autres antennes sur le bord de la côte. En 1969, les Who sont invités du Ed Sullivan Show. Oui. ça devait être franchement intéressant、euh, à, à voir. En 69, il n'était pas encore établi, mais、euh, oui, il était établi. On pourrait quand dire qu'il était、même. établi. Il y avait joué à Woodstock.、Ouais. Euh, Tommy était sorti. Ça a quand même pris du temps qu'il les invite. En effet. Oui, oui, ça, ça a été très long. En 1993, les albums、euh, compilations Les Beatles Rouge et Bleu arrivent dans les magasins pour la première fois sur CD. Oui. e fois-ci. Ça, c'est d'excellentes compilations pour découvrir les Beatles. Exact. r é e l l e m n t là. Ou si on fait une fête et qu'on ne veut pas nécessairement changer des disques à chaque fois <rire> sur la table tournante, dans l e c t e u r c s t lui. Sauf qu'il y a u e s i d e n c e entre.、Euh, oui,、ouais. en effet. Mieux de ça mettre ça. une b a l a d e a u de rec laisser. <rire> oui, oui. Très, très, très bonne idée. Très bonne idée. <rire> En、uh, 1999, Paul McCartney lance euh, euh, Oui, lance...、Euh, Run Devil、oui. Run. Voilà, il manque un R.、Oui. <rire> un album <rire> composé. Ça ressemble à un Devil Run. <rire> oui, exact. <rire> c'est un album composé de reprises de Carl Perkins et Elvis p r e s l e y Oui. Ben, entre autres,、euh, il me il semble, semble que. A...、Oh, oui, oui. oui c'est un, un bon、Jean、disque. Vincent, ça.、Euh... Tu sais, c'est un disque un peu qui est. Qui a eu une fonction thérapeutique, si on peut dire, parce qu'il était vraiment euh, euh, écrasé par、mmh. euh, le décès de Linda. Et puis,、euh, en faisant ce disque-là,、euh, il, il a enregistré des trucs que lui aime et qu'il le rend e de bonne humeur.、Exact. Donc,、euh, des classiques du rock'n'roll de son enfance, de sa jeunesse. Et、euh, c'est pour ça qu'on dit que ça a eu un effet thérapeutique sur Paul.、Mmh, une très, très bonne c h o s e pour lui. Euh, ce qui nous amène par la suite en 2004, alors que Mark David Chapman retourne devant la Commission des remises en liberté et est dérouté pour une troisième fois.、Mmh. Débouté. 2000... Débouté, oui, oui, exact. Oui. En 2005. Est-ce qu'il est retourné par la suite On ne sait pas.、Euh, je crois que non.、Ou、je ne suis pas certain. Il devrait peut-être abandonner. Oui, c'est ça. En 2005, c'est le décès、euh, de Michael g i b b s oui, fondateur de Badfinger. Il est mort dans son sommeil à l'âge de 56 ans. Mort dans son sommeil.、Mm -hmm. C'est particulier, 56 ans. Oui, c'est assez spécial. Vraiment, il d r o u b e s Il reste seulement un membre des b a d f i n g e r malheureusement un groupe décimé. Euh, ce qui nous amène à la journée du 6 octobre, très petite journée.、Euh, D'ailleurs, on ne comporte que trois éphémérides dans cette journée-là et on débute en 1947 avec la naissance de Bob Weir, un survivant des Grateful Dead,、oui. donc qui, qui c é l é b r e ses 65 ans. Un de des rares、années. survivants, hein, parce qu'il reste juste、euh, Mickey Mouse,、F mm -hmm. Phil Lesh et Bob Weir. Exact.、Euh, Bob Weir, qui était le bébé un peu.、Euh, C'est le plus jeune de la formation. Oui, oui, il y avait. 15-16 ans, p a r c e q u、euh, i l a débuté avec、euh, les Grateful Dead. Exact.、Euh, les autres l'ont un peu débauché, si on veut. <rire> C'est facile. Si on reste avec les dead habituellement, <rire> on, on ça, se fait du. Ça va arriver.、Ouais. <rire> C'est sûr, ça. <rire> En 1967, par la suite,、eh、c'est la fermeture du club UFO, une icône du psychédélisme britannique. Pink、ouais. Floyd y a joué、euh, encore et encore. p r o c o r o r Aram aussi.、Oui. Plusieurs, plusieurs membres. Donc,、euh, tout, tout à fait. C'est un club mythique hein, parce que、euh, ben, ça a même inspiré le groupe UFO à prendre exact, son nom-là. Exactement. UFO qui, au début, était un groupe de rock psychédélique、euh, assez. Hard rock, là.、Mm -hmm. mais c'était psychédélique. Et par la suite, ils ont donné un groupe de. On pourrait dire que c'est du E-War. Oui, c'est vrai. C'est pas mauvais, là, mais、euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais c'est un genre de groupe culte en Angleterre. Ils s ont、mm -hmm. beaucoup aimé. s Oui. On a oublié de la naissance de, de, du chanteur,、euh, du magnifique chanteur de R.E.O. Speedwagon,、euh, Kenny、oh, Cronin. C'est bien possible, oui. Qui qu a, qu a, qu a eu 61 ans cette semaine, puisqu'il est né le 6 octobre 1951. Oui, donc on lui souhaite un très bon anniversaire、ouais. <rire> cette journée du 16 octobre. En、euh, 1969, par la suite, 1969, c'est、euh, la première face A、euh, de George Harrison avec les Beatles qui est lancée, c'est-à-dire Something qui vient avant Come Together、euh, ouais. sur 45 Tours. Je pense que c'est l e n o n qui avait incité pour, pour、ouais. ça. Euh, oh, c'est un choix très heureux. On dit première face A de George Harrison, mais c'est aussi la dernière.、Hein? Oui, exactement. Il un y a eu l'autre. C'est très malheureux. Mais <rire> c est, c est, c est, George était très frustré en tant que compositeur dans le groupe, mais il n avait tout simplement pas le talent des deux autres.、Hein? Exactement. Il faut dire qu'il qu se battait contre une, une machine qui avait beaucoup d'expérience.、Ouais. En 1900, ce qui nous amène plutôt, oui, pour terminer cette semaine d'éphéméride à la journée du 7 octobre, qui est dernière journée de cette semaine. Et on débute en, en fait, 000... on a oublié quelque chose de 6 octobre et、ah, de c e quelque chose d'important. e n 1972, c'était le lancement de l'album Foxtrot de Genesis.、Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un immense classique. C'est très vrai. Je vais en passer une pièce cet après-midi. Mon album que... favori、oui. de, de la formation. Ben, oui,、euh, moi aussi,、euh, quoi, j'aime beaucoup l e Lem Lies <rire> Down on Broadway. Oui, ç v r a i m a i s Foxtrot, c'est une merveille. C'est une merveille. Oui, je vais en passer une pièce. Cet après-midi, parce que、euh, tu sais qu'en janvier passé, j'avais、euh, fait tourner une f a c e complète、mm -hmm. euh, de, de cet album Vénile Classique. J'avais fait tourner la f a c e 2.、Euh, je ne vais pas refaire ça là, <rire> en octobre, mais je vais passer une, une pièce cet après-midi. Très, très, très intéressant et j'ai hâte d'entendre ça. Euh, et ce qui nous amène donc à cette dernière journée d'éphéméride, celle du 7 octobre, et nous débutons en 1949 avec la naissance de Dave Hope, bassiste de Kansas.、Euh, il est né au Kansas. Il、oui. célèbre donc ses <rire> 63 ans cette semaine. Oui. Également en 1951, c'est la naissance de John m e l l e n c a m p qui célèbre lui ses 61 ans cette semaine. Lui, on aurait pensé qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Oui, e f f e c t i v e m e n t i l a vraiment、euh, pris un coup de vieux ouais, ouais, ouais, sérieux ouais. depuis les années 80、là. Très malheureux.、Mm. Autant dans son style que dans, dans ses m u s、ouais, i q u e s Oui, <rire> oui. c'est quelqu'un qui ne marche plus tellement. Non, hein, non, non, c'est ça, exact. En 1967,、euh, Mamakas Elliott passe la nuit en prison pour ne pas avoir payé ses frais d'hôtel. Ah, pourquoi t e l l e fait ça?、Mmh, très bonne question. <rire> Sûrement pas parce qu'elle n'avait pas les moyens. Non, effectivement, elle devait,、euh, à cette époque-là, pouvoir se le permettre、euh, facilement. Oui, ouais, en 1967,、ouais, mmh. c'était leur grosse année. Oui, oui, oui. En 1975, John Lennon peu ne peut finalement, dis-je, rester aux États-Unis. La Cour d'appel de New York décide、euh, que son arrestation pour possession de marijuana en 1968 n'était、euh, pas une raison valide pour l'expulser du pays.、Ah, oui. Finalement, il l'étend.、Mm -hmm. 1960... C'est un beau cadeau de fête.、Euh, oui, un oui. très beau cadeau de fête pour lui, en effet. En 1977, David Bowie lance Heroes, le second album de sa trilogie enregistré par Brian Eno. Oui. Donc,、euh, ça a été.、Euh... Ben, en fait, ce serait plutôt le premier de la trilogie. Le premier, oui, effectivement. Parce que Station to Station ne fait pas partie de, de, de la trilogie. C'est Heroes, Low et.、Euh, um... <rire> le nom, de, le nom <rire> du dernier album,、euh, Berlin. Oui. Non, c é t a i t pas Berlin, Heroes et. Non, non, Berlin, c'est l'album de. Euh, Lou Reed. Lou Reed, exactement. Mais y avait pas, David Bowie n'avait pas lancé un album qui s'appelait Berlin. Non non. Non, non. non, non, non. La trilogie berlinoise. The Lodger, le troisième. t e Lodger,、oui, voilà. Moi a u i <rire>、okay. C'est l e s albums que j'aurais pas. J'ai seulement Hello chez nous. C'est vraiment. Je, je,、oui. euh, non, est-ce que j'ai h e r o s e aussi Je me demande. Je me demande. C'est u e bande que j'écoute jamais. Tu as trop accès sur l'électronique à moi. Ouais, non, c'est vrai que le son est. Moi, ce que j'aimais, David Bowie, c e t t la période Ziggy Stardust. Surtout Punk et d o r e e mais Aladdin Sane. Oui, qui est un excellent p e r s n n Mais sa période électronique qui est suivie de sa période pop, ça ne m'intéresse pas. La période pop est moins intéressante. Vraiment pas intéressante. Ce qui nous amène à, toujours à l'année la, 1977, en fait, alors que Steve Hackett, lui, quitte Genesis afin de poursuivre la carrière solo, comme Peter Gabriel l'a fait deux ans et demi au moins. avant.、Ouais. Et ça, ça c'est dommage, hein, parce que ça a été la, la fin.、Euh, on pourrait dire que Steve Hackett est parti avec、euh, l'aspect progressif、euh, du ouais, groupe. Lui,、ouais. il a toujours continué à faire du rock progressif.、Euh, Steve Hackett, alors que Genesis sont devenus un groupe de pop. l a n n é e suivante, ils ont fait End of the War 3, qui était encore un album. Il y a beaucoup de monde qui, qui déteste ce disque-là, mais moi, je dis que c'est le, le dernier des bons.、Mm -hmm. ouais. <rire> Alors que d'autres vont dire que c'est le premier des pourris. Ben, en effet. Non, c'est. On, on peut se le demander. Moi, d'End of the War 3, j'ai un peu plus de misère.、Ouais. Euh, ouais. ouais, Même ça, ça, Wind and w e a t h e r i n g je n'ai ai pas aimé. Il、ouais, y a beaucoup de monde qui n'aime pas Wind and w e a t h e r i n g non plus. Mais il y a des bonnes choses sur w a n e Watering. Il faudrait que e réécoute. c l o u d on the Rooftop, c'est une merveille, ça. Il、ouais, faudrait, faudrait g é r e r é c o u t e Ce qui nous amène à l'année la、euh, plus tôt, 1982, alors que Jimmy Page est reconnu coupable de possession simple de cocaïne, il a été sentencé à 12 mois de probation. Oui. Il devait rester clean. Ah, 19... ça, ça, ça c e s t arrivé où aux États-Unis?、Euh... Euh, je... Non, d'après moi, ça doit être en Angleterre. Parce que si ça avait été aux États-Unis, il aurait été probablement déporté ou mis en prison là, un peu plus sévèrement. Puis... Il habite aux États-Unis, il me semble, Jimmy Page.、Maintenant. Ah, c'est possible.、Oui. Beaucoup de musiciens anglais habitent、oh, aux、oui, États-Unis.、Oui, Même, et ça, ça m'a surpris、euh, cette semaine, Steve Harris. Là, pourtant, c'est、si mm -hmm. quelqu'un qui était typiquement anglais.、Ben、Steve、oui. Harris, le bassiste d'Aaron Maiden. Il habite aux États-Unis, mais u i、oui. Des raisons de, de, de, de commerce et tout, mais moi j'aime mieux l'Angleterre. <rire>、euh, c e s parce qu'on vit dans un milieu nord-américain, il faut dire.、Mm -hmm. C'est peut-être différent pour eux. Mais mais coup,、euh, je... c est, c est, tu sais que dans les années 70, beaucoup de musiciens sont partis à cause des impôts. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup、ouais. trop ouais, ça continue、euh, à, quand même assez élevé là-bas. C'est peut-être une des raisons. Aux États-Unis, il y en a qui payent seulement、euh, 13 d'impôts, comme on a pu le voir.、Oh, Mitt? Ouais, Mitt Romney,、oui. entre autres. En 1995, cette fois-ci, David Bowie lance One Outside, une première collaboration avec Brian Eno depuis la trilogie de Berlin. Ah, ok. On a vu un extrait tout à l'heure. C'est un album que j'ai sur t h Outside, mais j'ai aucun,、ah, euh, ah. aucun souvenir de ce disque-là. Je ne l'ai pas écouté, moi, celui-là. Non. Je l'ai à la maison, je le sais, mais je n'ai aucun souvenir de ce disque-là. Ça n'a pas. C'est pas、débarqué. bon signe, ça. Non, non, non, non. Vraiment pas. Et nous terminons cette semaine d'éphéméride du 1er au 7 octobre en 2001 avec le départ définitif de Peter Chris de Kiss, remplacé par Eric Singer, qui était déjà assigné au tambour,、euh, qui était assigné plutôt au tambour avant le retour de Chris、ouais. en 1995. Eric Singer se trouve avoir remplacé Eric Carr, qui est décédé、mm -hmm. euh, au début des années 90. Et euh, lorsque la、euh, formation originale est revenue ensemble en 1996,、eh、bien, Singer a laissé la place, bien sûr, à, à Peter Chris. Euh, et euh, euh, même quand je suis allé les voir là, dans le Farewell Tour, ça n'allait pas très bien pour、euh, Peter Chris. Et、euh, je suis allé les voir à Québec. Et puis, il y avait une grosse rumeur qui disait que ce serait probablement Eric Singer. Qui joue de la batterie、mmh. euh, et non pas Peter Chris. Et puis, bon, pff, ça a toujours été le mal-aimé du groupe Peter Chris. La plupart des gens s'en foutaient pas mal. <rire> et, et même disaient, Eric est pas mal meilleur batteur, ça va être meilleur.、Euh, <rire> tu sais, Peter Chris,、euh, j'en ai parlé dans les dernières semaines, mais là, la, son, son autobiographie sort、euh, la semaine prochaine. Et、mmh. ça, je pense que je vais la lire parce que ça, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Oui, en effet.、Euh, je pense que ça s'appelle、euh, Kiss and Break Up. Ah, Au、vie. Make Up and Break Up. Ah, possible, oui. C'est des、bon. jeux de mots qu'on n'arrête pas de faire. Oui, c'est ça. C'est parce euh, que euh, euh, le, premier,、euh, le, le premier livre de Gene Simmons s'appelait、euh, Kiss and Make Up. Oui, Kiss and Make Up.、Mm -hmm. euh, dans le cas de, de, de, de Peter Gris, s qui n'est vraiment pas en bon s terme s avec、euh, Simmons et Stanley,、euh, c'était、euh, euh, Make Up and Break Up. Oui.、Ouais. Ouais. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Simon. Je vous rappelle que Simon inanime deux émissions. euh, cet automne, euh, sa nouvelle émission qui,、oui. est, euh, Tu nous en parles un peu?、Euh, qui est l'examen final,、oui. qui est en diffusion、euh, tous les lundis. En、euh, direct, en direct.、Heures. Exactement. On a des rédiffusions également, vous allez voir sur le、mm -hmm. site Internet.、Euh, à chaque semaine, en fait, on, on fait de la critique d'albums qui sont parus la semaine auparavant.、Euh, ou peut-être un petit peu plus tôt également dans le mois, tu sais, tout dépendant、oui. euh, des semaines qu'on a. Euh, et、euh, c'est donc avec、euh, le, le, le très talentueux Maxime Tanguy que j'ai la chance d'animer、euh, cette émission. Tout à fait. Et là, vous parlez de quoi cette semaine?、Euh, cette semaine,、euh, je ne sais pas pour Maxime, on ne sait pas encore. Concerter là-dessus, mais il risque d'avoir une critique du dernier album de Flying Lotus, qui est un projet musique ambiant euh, électro euh, de mon côté. Peut-être également faire un retour sur、euh, l'album de Sipuni o qui a été lancé le 11 septembre, donc ça fait déjà au-dessus d'un mois, mais le groupe vient de se séparer. L'album vient de paraître. et Le groupe a décidé de mettre fin à la. Ils, Ils ont fait、projet. des zombies d'eux-mêmes. Exactement. Donc、mm -hmm. euh, ça, ça, ça va être intéressant peut-être revenir là-dessus là, au niveau de la semaine prochaine. Ah, c'est intéressant. Et évidemment, tu as ton autre émission qui est a l b u m classique. Qui est juste、Exactement. avant Rock Classic, les vendredis, en direct à 10h.、Oui. Donc, je te remercie encore une fois infiniment pour ta participation de présence cette semaine. Merci. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna l a f e r u e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vais vous présenter plusieurs nouveautés aujourd'hui, soit les nouveaux albums de NC Ferrum. Witchcraft et Heaven's Cry, ainsi que le premier disque du duo Satan's Wrath. Et d e p l u s je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné classique qui est paru il y a 40 ans ce mois-ci, soit Focus 3 des Hollandais de Focus. Et dans la chronique du groupe Obscur, je vais vous parler d'une formation américaine de Southern Rock du début des années 80 qui s'appelait le Rossington Collins Band, tout ça tout au long de l'après-midi. Mais d'abord, on va écouter un peu de hard rock et de heavy metal avec des groupes de vétérans toujours actifs en 2012. Dans un moment, on va entendre un classique de Aerosmith. Mais tout de suite, on écoute un classique de Kiss I Love It Love. Vous êtes à l'antenne de la radio campus, c'est fou! s le cadre du 28e Festival international de la poésie Trois-Rivières, la section Art de l'UQTR, le Musée québécois de culture populaire et l'école Tango 3R s'unissent pour présenter la troisième édition de la soirée Tango, danse et poésie, le vendredi 5 octobre prochain à 19h30 au Musée québécois de la culture populaire. La soirée sera précédée à 19h d'une initiation gratuite au tango. À compter de 19h30, des poèmes seront livrés par le poète Victor r o d o n d e a En alternance avec des pièces musicales interprétées par le trio Argentino et Flavia Garcia. La soirée se terminera avec une période de danse. Les billets sont en prévente au coût de 10 par courrier électronique au t a n g o à c o m m e r c i a l u q t r c a ou par téléphone au 819-376-5011-3215. Les billets sont aussi disponibles à la porte au coût de 12 Un tournoi régional de badminton aura lieu à Trois-Rivières le dimanche 14 octobre au CAPS de l'UQTR. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire jusqu'au 7 octobre par courriel au BAD, trait de soulignement, UQTR, à commercial, hotmail.ca. Le coût est de 22 par personne et il y aura de nombreux prix de présence. Un atelier anti-procrastination sera offert le 9 octobre prochain de 15h30 à 17h. Cet atelier est destiné à tous les étudiants qui ont tendance à reporter leurs tâches et travaux et qui aimeraient remédier à la situation. L'atelier a pour but de fournir des outils aux étudiants pour rester à jour tout au long de leurs études.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 t r s r i v r Metal en collaboration avec Long and McQuaid, Lapis Rock et CFO 8 9 p r é s e n t e le t r i r i v r Metal Fest, 12ème édition. 15 groupes sur deux soirs mettent en vedette Gorgots, Barth, Cephalic Carnage, Christian, s e p i c Flesh et Cataclysm. b i e n vente chez Long and McQuaid, anciennement musique Daniel Côté, Lapis Rock, Le Metal Park, niveau 3RNF.com, au plus de 35$ pour un soir. 60$ pour les deux soirs. Quantité limitée.CD compilation double remis g r a t u i t e m e n l'entrée. Gracieuseté de g a y Records. Les 12 et 13 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le droit rmf.com.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 pour l'écouter. 89 f r a n c s c u t e s priest, We Will b u r n i n le morceau qui ouvre leur très bon disque Defenders of the Faith de 1984. C'était précédé d'Aerosmith avec Ragdoll qui nous vient de leur album Permanent Vacation de 1987. Et au début du bloc, on a entendu Kiss avec la version en spectacle de I Love It Loud.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 Hum, on va y aller maintenant avec un bloc, en, encore une fois, hard rock. Dans un moment, on va entendre un peu de rock canadien avec le Pat Travers Band, un peu de southern rock avec Blackfoot, mais tout de suite, on écoute Ten Hugen, Free for All. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus. C'est fou. 89 FM, la seule à faire tourner du rock à Trois-Rivières. Never before have I turned on you, will you look too good to me. y r a y e e s they c o cut me in two, and I just can't let you be. But、well, it's a free for all, and a hider e said, You can bet your life. Stakes are high, and so am I. It's in the air t o n i g h t I see you there with your s h i s h grin. I got my eyes on you. I shake your tail feather in my face, and don't tell me what I do. Well, looky here. I n got y u i g the me a rock and roll band, it's a fever all、oh. day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 15グループ sur2 スワローがベネット・ゴーグッズ、バッフ、セファリッカーネジ、クリスギン、セプティック・フレッシュ、カタクリスム。ピアー・オン・アン・ミクウェイド、アンシェルマン・ミュージック・ダニアン・コテ、ラプス・ロック、レ・メトル・パーク、リオー・ソ AMF.com、およそ35ドル pour soir o 6 0ドル pour les deux Quantité limitée。CD compilation double remis g r a t u i t l e n t r g r c s t de Galley Records。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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a n g There's an opportunity in this song for us all to do a little shouting out here, okay? When I sing boom boom, I want you all to answer m e back with Out Go The Lights, right? Boom boom, when you sing Out Go The Lights, let me see those hands up above your head. Way the lights. 89ポン Avec la version spectacle de Good Morning qu'on retrouve sur leur album Highway Song Live Classic, p a r i en 1982. C'était précédé、euh, du Patrick Harris Band, formation canadienne, avec leur classique、euh, Boom Boom All Goes Lights. Et ça, c'est tiré de l'album Go For What You Know. Ça aussi, c'est un classique, cet album, qui est perdu en 1979. Et au début du v l o g on a entendu Tenugent avec Free for All. C'est la pièce-titre de son deuxième album en solo, qui est sorti en 1976. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d a l a i n e Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. En passant à Reclassic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.reclassic.net.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 フ9ム m u s t e i m g e u And The howling winds will, so I'll ride out to the old sundown.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 c e s t e s assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.、Ans. Avec un de leurs très nombreux classiques, t u e s d a s Gone, qui nous vient de leur premier album intitulé Pronounce Leonard Skinner de 1973. Je v o u s en reparler un peu plus tard de Skinner. Juste avant ça, on a entendu Metallica avec une reprise qu'on retrouve sur leur album Garage Inc. de 1998, la pièce Whiskey in the Jar. Qui est une、euh, pièce, un classique euh, du euh, folklore traditionnel euh, irlandais, euh, qui a été r popularisé、euh, auprès du public rock、euh, dans les années 70 par Finn l i z z y qu'on a justement entendu au début du bloc avec Cowboy Song. C'est un de leurs classiques tirés de leur non moins classique album Jailbreak de 1976. Ils s On t e n t r a i n d e p r é p a r e r un album. C'est une lésie en ce moment, on, on, dont on dit que le matériel est vraiment excellent. J'ai bien hâte d'entendre. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Mais d'ici là, on va y aller avec,、euh, oui, un peu de Southern Rock et de Blues Rock. Dans un moment, on va entendre z z t o p On va aussi entendre George Throgood and the Destroyers avec Buddy Guy. Mais tout de suite, on écoute Molly Hatchett.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 Vendredi 5 octobre 19h au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes Hockey u q t r à Nipissing. L'admission est gratuite pour les étudiants. Visitez notre site web uqtr.ca. /patriote. Les Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de u q t r sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts a t e l i e r d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie.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 C'est tiré de leur nouvel album, La Future, qui est paru il y a trois semaines. Et juste avant ça, on a entendu George Throgood and the Destroyers avec High Heel Sneakers, excellente reprise sur laquelle on retrouve Body Guy. Et c'est tiré du dernier album des Destroyers, The 2120 South Michigan Avenue, qui est p a r u l'été 2011. Et au début du bloc, on a entendu Molly Hatchett avec Bloody r e Union. Et c'est la pièce qui ouvre leur disque Take No Prisoners, leur quatrième, qui est paru au début des années 80.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 Pour le commun des mortels, ces deux noms-là ne veulent absolument rien dire, mais si je dis Leonard Skinner, déjà quelques-uns vont avoir une idée de ce dont il s'agit. car En fait, Rosington et Collins,、euh, ce sont les deux noms des deux guitaristes originaux de Leonard Skinner, Gary Rosington et Alan Collins, qui ont formé、euh, Leonard Skinner comme ça à la fin des années 60, début 70, avec le chanteur Ronnie Van Zandt et avec lequel ils ont enregistré un paquet de classiques du de rock, des morceaux、euh, et des albums qui sont passés à h i i s t o r Et e qui sont absolument incontournables. J'ai parlé souvent aussi à l'émission du mode de vie tumultueux, je dirais, et souvent extrêmement dangereux que Leonard Skinner menait. Un、euh, mode de vie très sex, drugs, and rock and roll, mais aussi、euh, parsemé en permanence de bagarres, d'escarmouches et, et de r i x e s partout où il passait.、Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que、euh, les membres de Leonard Skinner étaient des types très virils et peu commodes. Ils ont、euh, fini par être victimes De leur mode de vie et une partie du groupe a péri dans un écrasement d'avion, comme on le sait, en 1976, un avion que le groupe louait en permanence pour les transporter de tournée, en tournée de s p e c t a c l e Un album piloté par deux ivrognes, semble-t-il, et grands consommateurs de cocaïne. Et, et ça a décimé le groupe qui a vu Ronnie Van Zandt, le guitariste Steve Gans et une choriste perdre la vie. Les autres ont été sérieusement blessés et amochés. Ils ont dû passer plusieurs mois à se remettre de leur Accident. Mais une fois que ce fut fait, les deux guitaristes survivants et amis ont entrepris comme ça de remettre sur pied un groupe avec les autres qui en avaient encore le goût, bien sûr, c'est-à-dire le bassiste Leon Wilkinson et le claviériste Billy Powell. Malheureusement, le batteur Artemis Pyle n'a pas pu être de l'aventure puisqu'il a à nouveau subi un accident qui l'a rendu incapable de jouer de la batterie, un accident de moto, si je ne m'abuse. Donc, Rossington et Collins ont recruté un autre batteur, Derek Hess. Euh, ainsi qu'un troisième guitariste du nom de Barry Lee Harwood. Et ils sont allés chercher la choriste de 38 Special, Dale Kranz, qui avait une voix très rock et qui, de surplus, avait l'avantage d'être une très, très belle femme.、Euh, le Rossington Collins Band, donc, reprenait exactement là où Leonard s k e n n a r avait laissé quatre ans plus tôt. Et、euh, la nouvelle de leur formation a réjoui beaucoup d'amateurs de Southern Rock et de, de directeurs de la programmation de stations rock américaines qui se sont empressés de mettre le premier disque. du groupe en rotation, un disque intitulé Anytime, Anyplace, Anywhere paru en 1980. Bien qu'on pouvait déplorer l'absence de la plume fantastique de Ronnie Van Zandt et la pauvreté des textes de Dale Kranz, la qualité musicale du premier effort du nouveau groupe, sans égaler celle de Skinner, était toutefois prometteuse. Question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, le Rossington Collins Band. On va tout de suite aller écouter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 そう。<laughs> よし。Just そう。<Vanessa. S 2> <音楽> Rossington Collins Band. On vient d'entendre quatre de leurs meilleures pièces tirées des deux albums qu'ils ont enregistrés au début des années 80. On vient d'entendre la pièce Gotta Get It Straight qui ouvre leur deuxième disque This Is The Way de 1982, un album qui n'est pas mauvais dans le genre Southern Rock mais que je trouve toutefois moins bon que le premier du Rossington Collins Band. Anytime, Anyplace, Anywhere, de 1980, dont on a entendu trois morceaux juste avant. On a entendu Misery Loves Company, qui est tout à fait éloquente de, de la plume plutôt frêle de la chanteuse Dale Kranz, comparativement à son prédécesseur, Ronnie Van Zandt, à l'époque de Leonard Skinner, qui lui était vraiment très doué.、Euh, C'était précédé de One Good Man, qui a connu un certain succès dans les stations de radio rock nord-américaines. Et au début du b l o c on a entendu la chanson la plus connue du Rossington Collins Band, soit Don't Misunderstand Me, qui a pas mal joué dans les radios rock en 1980. L'existence d e Rossington Collins Band a été de courte durée puisque le malheur a frappé le guitariste Alan Collins qui a perdu son épouse en 1980. Elle est décédée d'une maladie mystérieuse, chose dont Collins ne s'est jamais vraiment remis. Ce qui fait qu'il n'était pas tellement présent pour l'enregistrement du deuxième disque du Rossington Collins Band. Il a eu moins de succès. Leur premier, Gary Rossington et Dale Crand se sont mariés et ont continué à faire de la musique ensemble, alors que les membres du Rossington Collins Band restants、euh, se sont regroupés au autour d Alan Collins pour former le Alan Collins Band.、Euh, ils ont enregistré un disque qui n'a pas eu de succès. Leur étiquette de disque les a même l a i s s é tomber après cet échec. Et une nuit de 1986, alors qu'il était complètement s o u s Alan Collins a pris le volant de sa voiture et il a eu un très, très grave accident qui a tué sa petite amie de l'époque et qui l'a laissé paralysé et mis, lui, dans une chaise roulante pour le reste de ses jours. Il n'a donc pas pu participer à la réunion de Leonard Skinner en 1987 et à laquelle tous les membres encore vivants de, de Skinner ont participé, à part le batteur Artemus. Pyle et Collins lui-même.、Uh, Collins est mort en 1990, il avait juste 38 ans. Et aujourd'hui,、uh, Gary Rossington, c'est le seul membre original de Leonard Skinner, à fait encore partie du groupe、uh, et un des seuls vivants aussi.、Uh, sa femme Dale est toujours avec lui, elle est choriste pour Leonard Skinner depuis、uh, maintenant 25 ans.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 du début des années 70, un groupe dirigé par le claviériste, chanteur et flûtiste Tish Van Leer et le guitariste virtuose Yann Ackerman. Ils se sont formés à Amsterdam à la fin des années 60. Ils ont eu beaucoup de succès en Europe avec un morceau tiré de leur premier album, In and Out of Focus, le morceau House of the King. Mais c'est vraiment avec la pièce Hocus Pocus Focus ont connu la gloire en 1971, Focus Focus, qui était tiré du très bon disque Moving Wave, sur lequel Focus ont atteint comme ça leur maturité musicale. Mais c'est avec leur troisième album, le très simplement intitulé Focus 3. que le groupe ont créé leur chef d'œuvre, un album de rock progressif instrumental teinté de jazz, de blues, de musique classique, de la renaissance et de rythme latin. Un album、euh, extrêmement coloré et inspiré. Aujourd'hui, on va écouter la phase 2 de cet album double, ce classique du rock progressif du début des années 70, les débuts du progressif. Focus 3. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule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 I'm i e the fuck. f On c u s o vient d'entendre la f a c e 2 au complet de leur album double vénile classique Focus 3, paru il y a 40 ans ce mois-ci en octobre 1972. On vient d'entendre la très longue mais très belle pièce Answers, Questions, Questions, Answers, qui est une des meilleures que Focus a enregistrées en carrière. C'était précédé d'une autre pièce instrumentale intitulée Focus 3, tout comme le disque. Cet album double a eu beaucoup de succès, ce qui est vraiment surprenant quand on prend en considération l'hermétisme de la musique de Focus pour le commun des mortels. Il a atteint ce disque la sixième position des palmarès britanniques et il est entré dans le top 40 du Billboard. La pièce Sylvia qu'on retrouve sur la face 1 du disque a connu aussi un succès international. Et elle a même atteint la troisième position du palmarès anglais. Euh, ce succès、euh, de l'album est aussi dû à la présence du morceau House of the King qu'on a décidé d'inclure comme ça sur la quatrième face. Un album présenté sous deux pochettes. L'original était présenté dans un format gatefold au motif、euh, psychédélique、euh, et euh, sur lequel on retrouvait、euh, quatre photographies des musiciens. La deuxième、euh, version de la pochette est vraiment laide. Elle montrait une photo、euh, monochrome très moche de Tish Van Leer en train de jouer de la flûte.、Euh, il vaut mieux mettre la main sur l'édition originale, euh, sur、euh, vénile, sur l'étiquette ATCO. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre phase d'un autre album vinyle classique paru il y a 30, 35 ans. Ça va être très, très, très différent puisque je vais vous présenter le disque en concert Alive to the Kiss. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e l t Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec encore un peu de rock progressif. Dans un moment, on va entendre Emerson, Lake and Palmer. Et yes.、Euh, mais pour le moment, en fait, non. On ne va pas du tout entendre Emerson, Lake and Palmer. On va plutôt entendre Gentle Giant. D'ailleurs, il y a un très bon hommage à Gentle Giant en spectacle ce soir à Québec. La formation Three Friends. On va aussi entendre King Crimson, on va entendre Frank Zappa. Mais tout de suite, on écoute Genesis avec une pièce tirée d'un album qui est paru il y a exactement 40 ans cette semaine. L'album Foxtrot, on écoute Timetable. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Tells a tale of times when kings and queens sipped wine from goblets, gold, and the brave would lead their ladies from out the room to arms cool. A time of valor and legends born, a time when honor meant much more to a man. Strive to tell right from wrong through loss and soul. Musty table, musty smells, tarnished silver lies discarded upon the floor. Only feeble light descends through a film of grey that scars the pains. Gone the carving, and those who left their mark. Kings and queens now only the rats hold sway, and the weak must die according to nature's law, as old as they. returns I、oh, stay in the s h for l o it's my act as my calling. I always g e my calling as well, it's my name. i n ways、forward. of life,、me、the, the、right、d ever、okay. okay. i f f e e ways of u n men, i e v e r be t e v e r b e t h e s a me, you saw me, you saw me, you saw me, w me, y a w you saw me, y a w e saw me, y o a me, saw me, w me, y a you s a e y saw e saw me, y a w me, y o w e you s e you a w me, o me, you s a me, me, y me, you saw me, you s a you saw me, you s a e you a you s w e you a you saw me, you s a e you saw me, you saw me, you saw o saw me, you saw me, saw m s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 C'est fou, 89.、Ans. Supperware. Cosmic Debris, c'est la pièce qui clôture la f a c e 1 d'un de ses albums classiques, Apostrophe, de 1974. Et juste avant ça, on a entendu King Crimson avec la pièce Larks, Tongues, i n Aspic Part 2, qui clôture un de leurs albums classiques, Larks, Tongues, i n Aspic, paru en 1973. On a aussi entendu Gentle Giant avec Honor Reflection, qui vient de l'album Freehand de 1975. Et au début du blog, on a entendu Genesis avec Timetable, ça, ça vient du disque Foxtrot, qui est paru il y a exactement 40. en temps Cette semaine en 1972. Vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie d'Annette Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. On va poursuivre avec、euh, du progressif,、euh, quelque peu plus moderne,、euh, puisque dans quelques minutes, on va entendre les a n g l a i s de Anathema. On va aussi entendre Royal Thunder, mais tout de suite, on écoute les Canadiens de Rush. 7 cities of gold, the a Quark Angels, e i r excellent derrière album. Vous êtes à l'antenne de la radio campus, la seule à, à diffuser du vrai, de vrai r o c k r e g r e s t e Fatoir Rivière, c'est fou!89FM! e s 5% De rabais sur son assurance auto avec Desjardins Assurance Générale, il faut avoir une auto et moins de 25 ans. Et pour obtenir 5 de rabais s u p p l é m e n t a i r e il faut un doigt et un clavier pour pouvoir taper r a b a i s j e u n e c o m et faire sa soumission en ligne. Facile de même d'économiser 25 grâce à la protection sur mesure de Desjardins. Ce vendredi 5 octobre 19 h, au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes Hockey de l'UQTR à Nipissing. L'admission est gratuite pour les étudiants.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 Avec s h a f e and Shift, un morceau tiré de leur excellent premier album complet CVI 106 en chiffre s romain. s C'est paru au début de cet été. Et juste avant ça, on a entendu les Anglais de Anathema avec deux morceaux tirés de leur excellent disque Weather Systems qui est paru au printemps dernier. On a entendu The Gathering of the Clouds et Lightning Song. Et au début du bloc, on a entendu le trio canadien Rush avec Seven Cities of Gold. Ça nous vient de leur très, très, très bon nouveau disque Clockwork Angels qui est paru au début de cet été. Rush dont on a appris cette semaine. Qui font partie des nominés pour être possiblement intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland en 2013. Personnellement, je n'y crois pas, très, mais tellement connaissant les,、euh, les choix des, des juges dans les dernières années,、euh, Rush n'y crois pas du tout.、Euh, je pense que Donna Summer va passer très, très facilement.、Euh, Public Enemy aussi, euh, euh, Albert King,、euh, oui, peut-être j o a n Jett,、euh, mais Deep Purple, Heart,、euh, Uh, Brokaw Haram,、uh, Rush, ça, j'y crois pas du tout, malheureusement. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma première nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album des Suédois de Witchcraft, intitulé Legend. C'est leur quatrième album depuis 2004 et je dois avouer que je ne les connaissais pas、euh, avant d'entendre ce dernier opus qui est intitulé Legend.、Euh, par contre, je me suis rendu, je me suis rendu compte que j'avais déjà écouté leur premier、euh, disque homonyme. Euh, il y a quelques années, mais ça ne me va pas tellement e m b a l l é Witchcraft, ils font une espèce de métal doom et de hard rock psychédélique fortement inspiré du début des années 70. Ils sont dans la même mouvance que Electric Wizard, Orange Goblin, The Sword, euh, euh, Cathedral ou leurs compatriotes de Graveyard.、Euh, on voit que leur influence majeure,、euh, c'est Pentagram et les premiers Black Sabbath. C'est vraiment pas mauvais, ça vaut le détour. Question de vous、euh, en donner une idée.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 Bissetta. Les Suédois de Witchcraft. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur、euh, tout nouvel album. C'est leur quatrième en carrière. L'album s'intitule Legend. Ça vient toujours de sortir. On vient d'entendre Ghost House et c'était précédé de d i s c o n s t r u c t i o n C'est la pièce qui ouvre le disque.、Euh, c'est i c'est intéressant. Ça, ça, ça vaut le détour, je pense. J'ai donné une cote de 6,5 sur 10.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 Fates Warning et Queens Rike.、Euh, ils sont signés sur l'étiquette américaine Prosthetic,、euh, même s'ils existent depuis longtemps et que leur chanteur et guitariste、euh, Pierre Saint-Jean a déjà joué de la basse pour Voivode à l'époque de l'album Author Limits et qui fait aussi partie du groupe Hommage à Metallica Alcoholica, qui est fort、euh, connu ici au Québec.、Euh, bien, je ne les connaissais pas toutefois, Heaven's Cry, et、euh, j'avais、euh, beaucoup de réticence à écouter cet album. Quand je l'ai reçu, parce que j'avais lu quelque part qu'ils avaient des sonorités commerciales et que Pierre Saint-Jean avait une voix et des tendances de type AOR, une chose qui me déplaît personnellement beaucoup chez la majorité des groupes de rock p r o g r e s s i f ce ton affecté et solennel que la plupart des groupes de progressifs adoptent, des chanteurs et des groupes prog originaux. Il n'y avait pas ce ton affecté, ni un chant de type AOR. Ils avaient des voix avec. Du caractère, de la personnalité, mais ça, ça n'est jamais artificiel, que ce soit John Anderson,、euh, Peter Gabriel,、euh, David Gilmour ou Ian Anderson. Ils avaient tous de la personnalité. Ils étaient sérieux et sincères dans l e u r d é m a r c h e mais aucun ne prenait、euh, ce ton affecté,、euh, v i s i b l e m e n t solennel et complètement faux à la Michael Sadler.、Euh, heureusement que j'avais、euh, lu ce que, que j'avais lu, c'était totalement faux, car la voix du chanteur de Heaven's Cry, c'en est une de chanteur métal, une voix claire, mais avec. Le degré de rugosité et d'agressivité requis. Pour le genre. Ça, c'était la première bonne surprise. Autre chose qui me faisait craindre le pire, c'était la durée fort courte des morceaux. Ça indique en général une démarche nettement commerciale dans le progressif. Heureusement, encore là, c é t a i t pas fondé. On peut définitivement écarter l'aspect commercial de la musique de Heaven's Cry. Leur musique évoque vraiment celle de f a t e Warning, je dirais. c e s t pas la meilleure chose que j'ai entendue cette année, mais ça, ça vaut le détour.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 Il y a les Heaven's Cry. On vient d'entendre The Hollow. C'est une pièce tirée de leur、euh, tout nouvel album Wheels of Impermanence. Ça vient de sortir. Et juste avant ça, on a entendu la pièce qui ouvre le disque Empire's Doll. Ce s t pas mauvais. Il、euh, y a des pièces intéressantes, outre les deux qu'on vient d'entendre. Le morceau de titre en particulier est assez accrocheur,、euh, mais j'ai trouvé. que la seconde moitié du disque est moins bonne que la première. J'ai commencé à trouver ça long à partir de la cinquième pièce, mais il faut dire que je suis pas un gros fan, un grand amateur de, de métal p r a g u h juillet, je lui ai donc accordé une cote de 6,5 sur 10. Ils lancent leur album le vendredi 23 novembre prochain. Au Café Campus de Montréal, bien sûr.、Euh, ça, ça vaut le détour pour les amateurs de métal、euh, prog québécois, mais、euh, je ne suis pas sûr que les amateurs de, de rock ou de métal en général vont y trouver leur compte. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter ma troisième nouveauté de la semaine. Je vais vous présenter le nouvel album des Finlandais de Ensiferum intitulé Unsung Heroes. Pour le moment, on va poursuivre avec encore un peu de m é t a l progressif et symphonique. Dans un moment, on va entendre Opeth et Epica.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 Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas sauté? La barrique, 4 1 1 0 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes assez fous et nous allons l'écouter. 89. Oh. This is one of my personal favorites. It's called Hope Leave. Corner beside my window, hands are lonely for bread. There is no reason I never noticed a memory that could hold me back.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 Talking. There is a comfort in the silence. So, u s e d to lose n wall ambition. Struggling to maintain what's left. There is a wound that's always bleeding. There is a road. Walking, and I know you'll never reach out to this place. De p i c a avec la version spectacle de s a n t a t e r r a qu'on retrouve sur le très bon album en spectacle The Classical Conspiracy qui est paru en 2009 mais qui est enregistré. En Hongrie en 2008. Je vous rappelle que Epica s e r o n t en spectacle à Montréal à la fin du mois, le mardi 30 octobre, au m é t r o p o l i s Et si vous êtes un amateur, amateur de, de, de, de métal gothique et symphonique, il ne faut pas les manquer parce qu'ils sont vraiment excellents e spectacle, Epica et euh, euh, particulièrement Simone. Simone a beaucoup, beaucoup de charisme de magnétisme sur scène. Juste avant, et puis quand on a entendu OPEF、oh, avec、euh, version en concert de Hope Leaves tiré e de ce très bon disque, qui est In Live Concert at the Royal Albert Hall, qui est paru en 2010. Et au début du bloc, on a entendu Catatonia avec Chrome, une pièce vraiment fantastique tirée de ce classique qui est l'album Last Fair Deal Gone Down de 2001.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 Euh, des albums de type power metal symphonique. Très pompeux, qui parle de batailles et d'épopées historiques grandioses. Mais C'est ça du métal viking. Et、euh, Ensiferum, c'est un, des, c est, c est un des, des représentants les plus illustres de ce genre.、Euh, évidemment que c'est redondant, mais、euh, je pense que les amateurs du genre s'en contrefoutent、euh, royalement. Ceux qui aiment、euh, les voix opératiques, les grandes envolées pompeuses, les épopées glorieuses vont sûrement apprécier encore une fois.、Euh, par contre, j'ai trouvé que ce disque. Qui était un peu plus tranquille que ses prédécesseurs. Enciferum en, ont toujours、euh, touché aux、euh, deux extrêmes du métal en jouant bien sûr du power metal, mais en y infusant aussi des éléments absolument extrêmes,、euh, de black entre autres, à cause des voix. Je dirais que Enciferum se situe dans une mouvance entre ce que font f i n c h r o l l et ce que fait Hammerfall. Enciferum、euh, sont beaucoup plus accessibles. Euh, f i n Troll.、Euh, ce qu'on remarque、euh, le, avec le nouveau disque, c'est、euh, la place de plus en plus importante que prennent、euh, les voix de femmes dans la musique de n a n c y f e r u m et、euh, la position prédominante des guitares acoustiques sur ce disque. Ça donne donc un ensemble plus calme, je dirais, plus pondéré. Il、euh, y, y a moins de galopades à la Iron Maiden. Il、euh, y a trois ballades que j'ai personnellement trouvées、euh, vraiment moches et qui viennent assommer l'ensemble,、euh, c'est-à-dire les morceaux Celestial Bond,、euh, Star Queen et Last Breath,、euh, dont je me serais bien passé. Il、euh, y a quand même un morceau à savoir speed metal, c'est-à-dire、euh, Retribution Shall Be Mine, mais en général, h u n s o n g Heroes est trop souvent mid-tempo. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose dans le métal, ni dans le rock d'ailleurs. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, il y a des bonnes choses sur ce disque. Et question de vous donner une idée de ce qu'il a l'air. On va tout de suite écouter la longue pièce de 17 minutes qui clôture le disque Passion Proof Power. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Enciferum avec la longue pièce Passion Proof Power qui clôture leur tout nouvel album Unsung Heroes qui vient tout juste de sortir. Il y a de, y a de très bonnes choses sur ce disque. Il y a des trucs intéressants. Je ne veux vraiment pas détester. Je lui ai donné une cote de 7 sur 10. Unsung Heroes de e n c i h e r u m Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lafare, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester dans la mouvance métal folk encore un peu, puisque dans un moment, on va entendre les pirates de Hailstorm. Et tout de suite,、euh... on n'écoute q u s n C'est Clanny, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à disposer du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u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 Seven d u n m e s o n Project Lucky Animals c e s t tiré de son tout nouvel album Epic Loud. j a i beaucoup le slogan de l'annonce par rapport à ce disque. It's Epic, it's Loud, it's Epic Loud. <laughs> Juste avant ça, on a entendu Hailstorm、euh, avec、euh, Rum. Ça, ça nous vient de leur dernier disque, Back Through Time, qui est paru à l'été 2011. Et au début du bloc, on a entendu une pièce tirée du tout nouveau disque de Corpic Lanny. L'album s'appelle Manala. La pièce s'appelle Levon Polka. 16h03, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous parler、euh, du premier album d'un nouveau groupe de m é t a l、euh, grec du nom de Satan's Wrath. Le disque s'intitule、euh, Galloping Blasphemy.、Euh, mais tout de suite, on va、euh, faire une incursion dans la mouvance、euh, Metal Stoner et Hard Rock. On va entendre les Américains de Monster Magnet. Les Anglais de Admiral Sir Cloud Leslie Shovel. Mais tout de suite, on écoute les Texans de la Texas Hippie Coalition. t u r n i t up! Vous êtes à l'antenne de la radio, c a m p u s la station des mélomanes. Et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.10. Little Sarah was from Texas.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 Anglais, Admiral l a Sir Cloud Leslie Shovel. On vient d'entendre le morceau Devil's Island tiré de leur premier album, tout nouveau disque qui vient toujours de paraître. i s'intitule Don't Hear It, Fear It sur l'étiquette Metal Blade et Rise Above en vinyle. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Monster Magnet avec Unbroken Hotel Baby. Ça nous vient du disque Monolithic Baby de 2004. Et au début du bloc, on a entendu la Texas h a p p y Coalition avec Turn It Up. Très bonne pièce tirée d'un album que j'ai vraiment beaucoup aimé cet autant, Peacemaker, qui est paru il y a quelques semaines. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma quatrième et dernière nouveauté de la semaine. Je vous parle du premier album d'un tout nouveau duo qui porte le nom de Satan's Wrath. Il vient de, cet album vient de paraître sur l'étiquette Metal Blade, elle aussi.、Euh, ils sont originaires de la Grèce et ils ont commencé à travailler l'année dernière. Il s'agit de、euh, Stamos K à la guitare et de Tass Dazanoglu, o qui、euh, est le chanteur, batteur et bassiste du projet. Dazanoglu o、euh, faisait partie auparavant du groupe andais de Doom Electric Wizard.、Euh, Satan's Wrath font une espèce de black primitif et euh, très euh, old school. Aux confins de la vague de métal anglais, la New Wave of British Heavy Metal. Ils sont dans la mouvance des Ghosts et Devil's Blood, mais en beaucoup plus métal que ces derniers. En fait,、euh, Satan's Wrath、euh, évoque beaucoup Bathory,、euh, projet musical du Suédois Quartin, qui a enregistré des albums classiques au milieu des années 80, seul comme ça dans son garage.、Euh, Satan's Wrath évoque tout à fait. les Deux premiers albums de Bathory.、Euh, pour les amateurs de heavy metal traditionnels, c'est vraiment excellent et ça fait beaucoup Halloween. Question de vous donner une idée de ce qu'il a l'air, le premier opus de Satan's Wrath. Je vous propose d'aller tout de suite en écouter trois morceaux. Il s'intitule Galloping Blasphemy.、Euh, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes e t la seule à diffuser du vrai rock et du metal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Thank、you Yes, sir.、Yes.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 Juste avant le bloc pub, on a entendu trois pièces par un tout nouveau projet musical. Il vient de sortir son premier album.、Euh, le duo s'appelle Satan's Wrath. L'album, lui,、euh, s'intitule Galloping Blasphemy. Et、euh, c'est vraiment, vraiment très bon. On a entendu la pièce、euh, éponyme Satan's Wrath, précédée de Death Possessed. Et au début du bloc, on a entendu Between Belial and Satan. J'ai bien apprécié. Je lui ai donné une cote de 7,5 sur 10.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 Avec la pièce titre de leur excellent dernier album, Stalingrad, qui est paru au début de cette année.、Et、juste avant ça, on a entendu Orange Goblin avec Red Tide Rising. C'est la pièce qui est h e u t Très, très, très, très, très bon. Nouveau disque, ben, dernier disque, qui est paru au début de cette année, lui aussi. A Eulogy for the Damned. 16h51. En passant, j'ai assisté au spectacle de métal de dimanche dernier au m é t r o p o l i s spectacle qui devait mettre en vedette Morbid Angel, qui ont, semble-t-il, été empêchés d'entrer au Canada pour des raisons obscures. Ça a déçu plein de monde, bien sûr.、Euh, le concert a eu lieu quand même, mais、euh, les productions BCI ont remis une partie du, coup, de, du billet. Aux spectateurs qui ont assisté au concert,、euh, soit 10、euh, Personnellement, je n'ai pas été déçu puisque j'allais surtout voir Dark Funeral, un、euh, spectacle très professionnel que j'ai bien aimé. Évidemment, il faut aimer le black metal. Si on n'aime pas ça, c'est sûr qu'on va détester.、Euh, par contre, justement, je n'ai pas tellement aimé euh, Grave, euh, formation de Death Metal, et、euh, j'ai vraiment détesté、euh, le groupe、euh, Vadim v o n、euh, qui ouvrait, un、euh, groupe américain、euh, qui était à Montréal pour、euh, la première fois. Et tant que moi, j'espère que ça va être la dernière. Parce que C'était vraiment, vraiment moche. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser,、euh, eh b il e n i y a Three Friends, c'est pour les amateurs de, de rock progressif. Ils sont ce soir au Palais Montcalm de Québec. Et、euh, C'est un, un hommage à Gentle Giant, mais c'est vraiment un, un hommage sérieux, puisqu'il y a deux membres euh, fondateurs euh, originaux. Qui font partie de cet hommage, soit le guitariste Gary Green et le batteur.、Euh, et tout ce monde-là, Three Friends, seront à l'Outre-Mont de Montréal, bien sûr, dimanche 7 octobre. Jeudi 11 octobre, encore là, c'est pour les amateurs de rec p r o g r e s s i f il y a vraiment des spectacles intéressants pour eux.、Euh, la semaine prochaine, Renaissance vont présenter deux de leurs albums classiques, soit Turn of the Card et Cher Azad au Jésus. Et、euh, vendredi prochain, le 12, Asia seront au Corona. Bien sûr, aussi vendredi prochain. En fait, vendredi 12 et samedi 13, ça, c'est pour les amateurs de métal et c'est l'événement métal de l'année puisque ça va être le Trois-Rivières Metal Fest à la bâtisse industrielle avec, entre autres, cette année, en vedette,、euh, Cataclysm, Septic Flesh, Chrisian, Gorgot, Barf, Cephalic Carnage, Anonymous, Exeo, Melekesh, Inquisition et Unexpect. Et en plus de ça, il y a quatre autres groupes. Donc, vraiment très intéressant. Les billets sont en vente, bien sûr, depuis un petit bout de temps. Toujours pour les amateurs de Metal, vendredi 19 octobre, Insurrection seront au Rock Café, le stage avec Fuck the Middle East, excellente formation, euh, euh, hommage à SOD, et Chariots of the Gods, ainsi que Hellborn. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est au Rock Café, le stage. Les billets sont 8 les portes ouvrent à 19 heures. Ici pour tous, Rush seront au Centre b e l l le jeudi 18 octobre. Samedi 20 octobre, Black Label Society et Protest the Hero seront au m é t r o p o l i s Et finalement, je l'annonçais un peu plus tôt, mais ça c'est vraiment très bon aussi.、Euh, Epica, Hellstorm et trois, groupes, trois autres groupes nous, seront au m é t r o p o l i s le mardi 30 octobre. 16h54, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon f i d i b é l'historien de c e s Fou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique juste avant la mienne des vendredis à 10h et l'examen final avec Maxime Tanguet des lundis en direct à 13h. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès C'est Fou avec、euh, Mathieu Plante et Alexandra Carignan. Par la suite, ça va être Skypunkka avec、euh, Camarade B pour les amateurs de punk rock. Et finalement, à 22 heures, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis le Dr. p e n r a g o n et Sinistros pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, avec Tassic, je vais vous présenter,、euh, ben, évidemment, On va souligner ça、euh, en présentant un spécial hard rock et metal au cours duquel je vais, entre autres, vous présenter le, nouveau, le, nouveau, le nouvel album de Kiss qui sort mardi.、Euh, je vais vous présenter une face complète d'un album v é n é l e classique euh, du, euh, du, du metal,、euh, du proto-metal si on veut, mais du heavy metal, Alive 2. De Kiss, donc beaucoup de Kiss la semaine prochaine. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe anglais très influent des années 70, soit Budgie. Et évidemment,、euh, mon ami Simon f i d z b é sera là pour vous présenter les e f f é m é r i d e s du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce d'un groupe qui a donné un très bon concert,、euh, semble-t-il, au métropolis de Montréal, Testament, avec la pièce Rise Up qui ouvre leur、euh, très, très, très bon nouvel album, Dark Roots of the Earth.